Au-dessus du mur de Berlin Comme un platini de 81 Il me faudrait catapulter Le plus beau des couffrons joliment brossé, Sachez que de l'autre côté De ce fameux mur de Berlin blotti contre les barbelés matant la plus douée des gardiennes de lucarne étoilée du monde et de ses confins J'ai inscrit sur le ballon rond Quelques mots de feu à son attention Puis j'ai shooté de tout mon cœur L'œil vissé à la lune Et ses commotions de bruit La balle s'est élevée Se prenant pour la lune Au-delà les barbelés La belle s'était élevée J'ai toujours été très doué Pour le penalty tiré à côté Alors le coup franc étoilé Même s'il est joliment brossé Je vous laisse imaginer à quel point il n'est jamais passé La balle s'est écrasée Se prenant pour une prune En plein cieux de barbe la belle n'aura jamais su Mais quelques jours après Mon occasion manquait Le mur s'est écroulé Officiellement tombé alors j'ai tenté d'attraper la bellelo bon j'avais jeune ne pu la dégager la belle des débat bares